De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01 TV. François Sorel. Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. C'est De quoi je me mêle, toute l'actualité des nouvelles techno. Et en ce 22 juillet, je vous souhaite la bienvenue. Le dernier De quoi je me mêle de cette saison avant les vacances et on sera là bien sûr à la rentrée pour vous raconter l'IFA de Berlin et évidemment toutes les aventures dédiées à la high tech qui vont être nombreuses d'ici la fin de l'année, vous pouvez nous faire confiance. Euh, mon Twitter, F. Sorel, la page Facebook de De Quoi Je Me Mail, qui vous attend, vous cliquez sur jamais, vous pouvez débattre durant tout l'été sur votre passion, qui est les nouvelles technologies. Je suis ravi de vous retrouver, soyez les bienvenus. Et on va, euh, pour ce De Quoi Je Me Mail un peu particulier, le dernier de la saison, se faire un joli club de la presse IT avec Christophe Joly, qui est là. Salut Christophe Bonjour François Rédacteur en chef de Metro News et Jean-Marie Portal. Qui est le rédacteur en chef adjoint de l'excellent 01 net mag que voici que voilà. voilà. Bonjour François. Bonjour Jean-Marie. On passe toujours à l'heure d'été. Oui. Dans 01 net mag. Et de avec, quoi on va euh, parler De toutes les activités qui, qui lui dit, près de chez vous. Alors on va parler de quoi avec vous tout à l'heure Et bien de ce De le. Alors est-ce que vous savez ce que c'est le geocaching Vaguement. Vaguement. Vous jouez à Pokémon Go. C'est un peu du Pokémon vous savez, Go. Vous savez vous voilà, pas ce que c'est que le geocaching. Eh bien, on va en parler dans un instant. Et justement, Pokémon Go, on va l'aborder. Mais pour débuter donc ce club de la presse IT, attention, si vous avez un appareil Apple, iPhone, iPad, Il va falloir être vigilant. Oui, justement. il va falloir faire une mise à jour. Alors, iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV et tous les ordinateurs Mac. Donc, c'est assez conséquent. Ah Oui, ça fait, ça fait un peu large. Quand même. La marque à la pomme a été alertée par un ingénieur de Cisco, euh, révélant une faille, qui, une faille critique hein, quand même, qui permettrait à des hackers, à des pirates de récupérer vos données personnelles. On parle des mots de passe de votre réseau Wi-Fi, de votre compte mail par exemple. Donc, c'est quand même assez important. Donc, il faut basculer sur la version iOS 9.3.3. Voilà, c'est ouais. la, la dernière en date et ça concerne donc tous les appareils. Je vous invite à faire cette, euh, cette mise à jour, c'est quand même mieux. Sachant que jusqu'alors, Mac était relativement épargné par ce genre de, de failles. Là, il semblerait que ce soit un peu moins le cas. Donc, ouais. on sait qu'il y a des gens qui sont réticents à faire des mises à jour ou qui, qui sont négligents. À ce titre-là, on a en général peu à perdre à faire la mise à jour. J'ai juste une question. Comment vous faites pour passer votre Mac en iOS ouais. euh, Non, mais ça concerne aussi les OS. Donc, c'est Mac, Mac OS X, El Capitan, Yosemite et Mavericks. Voilà. Et ben voilà Non mais il a toutes les toutes question, les réponses hein. Christophe. On eh fiche, oui. moi je suis en 10. mais moi j'ai iOS <rire> sur mon sur mon Mac. <rire> Non, c'est une blague. Ah bon, C'était juste dit, pour vous faire agir. Hein, je suis dit, pour voir si vous suivez. son bac. Ouais. Et, et là, quand on est, est sous Sierra et à US10, faut faire quoi Oh, je sais pas, mais ça vous garderez sur Internet. <rire> en tout cas, vous l'avez compris, mettez la dernière mise à jour sur votre Apple. C'est fortement votre rival, conseillé. Apple, tout à fait. Euh, voilà, parce que là, finalement, c est, c est, ça a l'air d'être un gros trou béant euh, dans l'univers d'Apple, l'univers logiciel d'Apple. Oui, mais le fait que la faille ait été découverte ne veut pas dire qu'elle a été exploitée. Donc, il n'y a pas non plus feu dans la demeure. Voilà. En tout cas, mettez à jour tous vos disques. Device. Allez, on va maintenant s'intéresser à la folie Pokémon, euh, Pokémon Go, bien sûr, on attend toujours, alors voilà, hein, ce de quoi je mêle est enregistré ce vendredi euh, 22 juillet, et à l'heure on vous parle, le Pokémon Go n'est pas disponible en France Ni sur iOS ni sur Android ouais, de sûr. manière officielle. De manière officielle, voilà. Ça devait être lancé la semaine dernière. en raison de l'attentat de Nice a été reporté de façon assez compréhensible par Nintendo. Euh, ça devait être disponible ce vendredi. Hier, hier jeudi 21 ouais. juillet. Ouais. Finalement, peut-être ce vendredi. Donc au moment où on enregistre, précisément à 11 h Alors quand on va sur euh, sur Twitter, on regarde le. C'est dans les top trends hein, sur Twitter euh, Pokémon Go. C'est vraiment euh, ça anime toute la communauté et tout on voit monde des commentaires. Ça, en fait. Voilà, ouais. tout le monde attend ça. Euh, et on, je vais vous en lire quelques uns. Je revendique le report de la sortie de Pokémon Go. Alors c'est moyennement drôle, mais c'est quand même révélateur. Je crois que les Pokémon, c'est des... Non, c'est pas intéressant du tout. Excusez-moi. Euh, il y globalement, ils disent... Bon. <rire> oui, c'est ça. Il y a des vous choses quand même qui sont assez déplacées. Mon petit Pokémon. Je mais il y en a un qui est drôle. C'est Pokémon Go sortira en même temps que l'iPhone 15. Ah oui. Ils disent que c'est la semaine prochaine. Mais quelle semaine Voilà. Donc globalement, les gens commencent à s'impatienter quand même. Alors on le disait tout à l'heure entre nous, ceux qui veulent jouer jouent déjà en fait via des des applications tiers. Moi, tout à l'heure, un technicien informatique intervenait au bureau et avant de déboguer mon ordinateur, il, avait, il devait attraper un Pokémon. <rire> voilà. la, la, la semaine prochaine, c'est la semaine prochaine. Dire quelle semaine, ça ne veut rien dire. Voilà, non, mais c'est ça, en fait. Mais c'est une semaine, mais on ne sait pas laquelle précisément. En tout cas, les gens commencent à s'impatienter, sachant que c'est déjà sorti dans d'assez nombreux pays, dont les États-Unis, euh, dont le Japon. Et aux États-Unis, il y a déjà pas mal d'histoires relatives à ça, de comportements... Euh... agacement peu justifié, parce que télécharger Pokémon Go sur son iPhone ou sur son Android, c'est extrêmement facile à faire. Sur, euh, sur l'iPhone, c'est un peu plus compliqué. Bon, sur l'iPhone, il, euh... bon, il suffit de se créer un compte américain il n'y a pas besoin oui. de mettre son numéro de CB, et ensuite de basculer de l'un à l'autre juste le temps de télécharger, et sur Android, l'APK euh, mmh. sur 01net.com on donne même le lien pour aller chercher le bon APK, sur pas véroler, exactement. Oui. Voilà, parce qu'il faut faire attention, on en parlait d'ailleurs euh, hier sur 01net TV, parfois on peut avoir, euh, on peut tomber sur des versions oui, de faut pas aller qui chercher sont vérolées en quelque Donc, sorte euh, avec des malwares. passer par notre site. Exactement. Mais le phénomène est-il aux états unis Il y a Ça commence à poser quelques problèmes, donc euh, les, la police américaine rappelle qu'on ne joue pas à Pokémon Go en conduisant, alors ça semble être le béaba. si ce n'est qu'une une voiture de police est fait percuter par quelqu'un qui jouait à Pokémon Go, un, un homme assistait à l'accouchement de sa femme et préfère attraper des Pokémon plutôt que de s'occuper de, de son nouvel enfant, <rire> euh, à et il y a une Ils pétition... Il y, a une pétition. Fin septembre. il y a une pétition qui circule aux États-Unis pour demander l'interdiction Pokémon Go. Ils ont déjà recueilli 800 000 signatures. Il faut savoir qu'on parle de 20 millions de téléchargements aux États-Unis, donc c'est vraiment très très important. Et on ne rentre pas dans les commissariats pour aller chercher les Pokémon. Non. Voilà, c'est ce que certains certains ont fait. Il faut savoir qu'en Indonésie, il a été demandé aux militaires et aux forces de l'ordre de ne pas jouer à Pokémon, invoquant des questions de sécurité. Là aussi, ça semble relativement évident. Ça a été interdit en Arabie Saoudite pour le coup. Ils ont édicté une, une Mais dès parce que, que c'est pas, en Arabie Saoudite, hein, ouais, pas compatible Pokémon. avec Donc, euh, euh, avec <rire> l'islam selon, euh, selon les autorités de ce pays voilà. euh, bah nous pour la, pour la France il va falloir encore patienter un petit peu visiblement de façon Jean officielle Jean-Marie comment expliquer ce, ce, ce phénomène incroyable de Pokémon Go c'est quoi C'est un marketing excellent ou c'est vraiment parce que le jeu est excellent bah, euh, Le jeu excellent euh, en fait le jeu il faut, faut voir qu'il reprend quand même euh, un concept qu'on connaissait déjà hein, dont on pourra parler tout oui. à l'heure qui est Ingress Comment l'expliquer? C'est intergénérationnel, les Pokémon. Ça, ça plaît au. Vieux entre guillemets, on se met dedans, hein, bien évidemment, dans les vieux. Hein. Enfin, quoique nous, on n'a pas trop. Était, on n'était pas trop Pokémon. Non, mais non. Euh, ça plaît aux gamins, je sais pas. C'est le côté ça, euh, ça le côté monde. de sortir, d'attraper des petits personnages, la réalité. Mais c'est un peu euh... voilà, c'est un peu comme une chasse au trésor, quoi. Oui, finalement, donc c'est très, très grand public. Après, reste, reste à voir si ça ne sera pas un feu de paille non plus, parce que là, on s'enflamme, les médias en parlent beaucoup, donc oui, les exactement. gens sont curieux, envie d'essayer. Euh, bon. L'un des premiers bénéfices, c'est que ça fait beaucoup marcher. Il voilà. oui. y a des gens qui racontent qu'ils font 6, 8, 10 km par jour en jouant à Pokémon. Des fois, ils oublient un peu de travailler. C'est un peu non, le Il y, y a des mécanismes qui ont été bien trouvés. Il faut marcher pour faire éclore les œufs il faut aller chercher les, les stop pour, pour récupérer des balls. Enfin, C'est très, très ludique et puis, il faut se bouger. Pour, pour Sachant qu'il qu y a déjà un business, c'est la rue qui devient une sorte de terrain, de, terrain jeu de jeu, grandeur ouais, nature. Il n'y euh, a pas beaucoup de jeux aujourd'hui comme ça. Il y avait Ingress, il y avait. Euh, On se rend Battle compte que la réalité Paris, virtuelle ça. a du sens quand même mine de rien. Enfin, tout là, là plutôt plus précisément la réalité augmentée. Oui. C'est-à-dire que voilà. En tout cas, la avoir première, comme terrain de jeu la vraie vie oui. et, et, et voilà chercher par exemple des petits objets comme ça virtuels ça a dû ça, en, tout, en tout cas ça plaît et puis euh, la, la géolocalisation là prend tout son sens oui. dans le jeu et par rapport à Ingress on est à la fois en réalité alternée puisque oui. Ingress c'est juste de la réalité alternée en fait on regarde sur son écran les plans et on repère, on repère les bases en fonction oui. de, de de ce qui s'affiche là on est à la fois donc en réalité alternée et en réalité augmentée dès qu'il faut capturer un, un Pokémon donc c'est un bon. En tout cas, ouais. je pense que c'est la première fois que la réalité augmentée euh, oui. est aussi popularisée. Il va certainement y avoir des suites. Je pense que c'est euh, et, voilà, et ça va permettre à plein de gens qui euh, n'y y euh, voilà, qui qui avaient pas pensé à jouer à ce genre de jeu, à, en tout cas à démocratiser cette réalité augmentée. Et puis ça va faire vendre des batteries euh, oui. des batteries de secours, parce que quand vous laissez tourner Pokémon Go sur votre smartphone, ouais. batterie, au, batterie, au bout d'une heure, heure et demie... Euh, demie y euh, ouais. ouais, c'est clair. Et sachant Alors, que désormais, euh, d'autres voudraient leur version de Pokémon. Donc les fans d'Harry Potter veulent la version euh, Pokémon Go, Harry Potter. C'est ça. Euh, ils veulent. Ceux de so Game, <rire> so Game of Thrones veulent le, la même chose également. Voilà, c'est peut-être le, le début d'un phénomène. Dans tous les cas, euh, c'est une bonne affaire pour Nintendo. Hein. Sa capitalisation boursière a doublé depuis le lancement de Pokémon Go, qui en avait bien besoin. Hein. Ouais, là, ça vaut le coup, euh, véritablement, d'avoir pris quelques actions de Nintendo. Là. Ouais, tout à fait. <rire> Vous faites euh, la culbute. Hein. C est, c est quand même ouais, mais ils ont surtout choisi le très bon partenaire, qui est euh, oui. le développeur d'Ingress, voilà. euh, des anciens de Google. Il mm -hmm. euh, faut, faut rappeler ça. Oui, qui maîtrise parfaitement la, qui la réalité augmentée. parfaitement la réalité augmentée, et puis qui part avec une base existante, puisque tous les pokestops qu'on peut trouver dans le jeu, en fait, ce sont les, les mêmes POI que dans Ingress. C'est les portails dans Ingress, ils ont repris oui. exactement... C'est un euh, C'est un, un Ingress euh, remaquillé, effectivement. Parfait. Alors bon, c'est bien beau tous ces Pokémon, mais il y en a certains qui en aura ras-le-bol. C'est ça. <rire> c'est vrai qu'aujourd'hui, il est difficile de, de surfer sur le web sans parler de Pokémon. Euh, cela dit, il y a une petite solution, Christophe. Oui, il y a une petite solution. Oui. C'est une, une extension euh, sur euh, Chrome qui s'appelle Pokegone Et en fait, ça vous permettra de faire complètement disparaître, dès que vous allez naviguer sur Internet ou dans vos mails, tout ce qui est relatif à Pokémon Go. Voilà. Donc, on parle des images ou des textes. Ceux qui n'en peuvent plus, il y en a peut-être quelques-uns. <rire> et ce n'est pas encore fini, parce que quand ce sera lancé en France, je pense que... que ça n'a pas cessé de nous agacer à un moment donné, je pense. Euh, voilà. Donc vous mettez cette extension sur Chrome et Pokémon ne sera sera complètement invisible sur votre ordinateur. C'est peut-être dommage quand même parce que ça fait partie des choses dont on va parler. Voilà. Et vous pouvez même régler l'intensité du filtrage. Ah oui. Voilà. Jusque rien. Comme le filtre deux. pour Kim Kardashian en fait, c'est ça Ça peut être ça. Voilà. <rire> ouais. Par exemple. C'est un autre registre. Euh, Christophe, on va terminer avec euh, ben voilà, une page qui se tourne véritablement, une page technologique qui se tourne. Le magnétoscope VHS ne va plus être produit. Voilà, alors si vous voulez vous en acheter un, dépêchez-vous. C'est FUNAI qui était le dernier fabricant à produire encore des magnétoscopes. Il vient d'annoncer la fin de la production de ces appareils. Pour information, au plus fort de la production de ces produits, ils en vendaient 15 millions par an. Euh, désormais ils en vendent 750 000 voilà donc euh, c'est QFD dingue. il y a encore 750 000 exemplaires qui partent chaque année ouais, à l'échelle mondiale quand même hein. Donc, ouais, mais euh... qui achète ça c'est une bonne question ouais, voilà. non mais peut-être des, des gens qui, euh, qui sont nostalgiques de cette période peut donc ont des vieilles, cassettes, on des vieilles mais, cassettes mais ma fille aime bien regarder les cassettes VHS des animés qu'elle regardait quand elle était môme ouais, voilà. Voilà. et puis aussi à mon avis il y a tout un marché de gens qui achetaient des magnétoscopes pour numériser, en fait, des cassettes vidéo VHS. Peut-être. Pour après, les, les, on va dire, les immortaliser en version ouais, numérique. Oui, sachant ah. qu'on peut passer par des laboratoires pour faire ça maintenant. Donc, mais ça coûte euh, ouais. si peu cher, un magnétoscope VHS, désormais. Hein. Donc voilà, il faut se dépêcher si on veut en acheter un. Ah parce oui, que bientôt, y en aura et de Marc Founail, y que je connaissais pas. Cas, le marché d'occasion, sans doute. Mais euh... Et voilà, une page La... qui se tourne, voilà. euh, si vous êtes avec nous en vidéo, euh, Toute une histoire. Voilà, on a connu ça. Merci Christophe, merci à vous, rédacteur en chef donc de Metro News et euh, Jean-Marie, on va enchaîner donc avec euh, le 01net Mag que vous pouvez retrouver dans les kiosques jusqu'au 2 août et qui s'affiche dans les kiosques. Je sais pas si vous avez vu toutes ouais. nos affichettes, c'est beau. C'est vrai, c'est beau, hein Franchement, euh, Il ouais. achete... y a des moyens. Hein, Achetez, le. Zéro Achetez le 01net Mag. Achetez-le, achetez-le. Et on va parler donc de geocaching. On parlait tout à l'heure de Pokémon, de, de Pokémon Go. Typiquement, on est dans cette histoire-là. Oui, mais le geocaching, sauf que le geocaching c'est bien plus ancien que Pokémon Go, bien plus ancien que Ingress. Et puis, on va dire que c'est un petit peu plus subtil quand même euh, au, au niveau des règles, parce qu'il s'agit finalement d'une véritable chasse au trésor grandeur nature. Simplement, euh, aujourd'hui, vous pouvez utiliser votre smartphone, votre ordinateur aussi, mais essentiellement votre smartphone, pour vous lancer dans cette chasse au trésor. Et euh, ça a une dimension comme Pokémon, une dimension mondiale, c'est-à-dire qu'il y a des, des trésors, il y en a partout dans le monde. Il y en a forcément à côté de chez vous. À Paris, nous, on a fait le Jardin du Luxembourg, pour vous dire. Et puis, euh, et puis autre particularité, à la base, ce sont des énigmes. Donc, euh, vous choisissez euh, une énigme qui va être plus ou moins compliquée, puisqu'il y a quand même différents niveaux. Et ensuite, il va falloir partir, euh, partir à l'aventure. Nous, par exemple, lorsqu'on s'est euh, lancé dans l'aventure, lorsque Cédric Morin, notre journaliste, s'est lancé dans, ce, dans sa chasse au trésor, euh, en fait, Euh, son, son énigme c'était ne pas déranger le marchand autant dire que c'est un, un peu flou euh, c'est un petit peu flou après vous êtes avec votre smartphone alors vous avez la boussole qui s'affiche qui vous donne la direction ouais. vous avez aussi la distance qui vous sépare du, du trésor donc le, la distance diminue plus vous vous rapprochez euh, Bref, il y a un certain nombre d'énigmes. Là, c'était une énigme assez facile. Et puis, en fait, la marchande, euh, c'était une, mar un marchand, une vraie marchande. Déjà, ce n'était pas un marchand, c'est une vraie marchande de bonbons euh, ouais. qui est au Luxembourg et qui connaît un peu le... Enfin bon, qui sait qu'il y a une cache pas très loin, loin d'elle. Et, euh, et comme ça, notre journaliste, avec ses enfants, a réussi à trouver euh, cachée sous un mur une boîte où, dedans, il a trouvé... Euh... Qu'est-ce qu'il a trouvé, déjà Il a trouvé... Je ne sais plus, c'était un petit ticket de je ne sais quoi. Euh, et et En fait, le principe, c'est que vous prenez le trésor hein, et vous en mettez un autre à la place et vous remettez, bien évidemment, euh, la boîte dans sa cage pour, que, pour que, que les autres puissent personnes puissent. Euh Puisse en fait, la trouver. Voilà, suivre le même déroulé de l'histoire. Oui, alors en fait, vous attendez pas à des trucs extraordinaires. Hein. Vous allez non, récupérer là, des, des petites figurines, des legos, je sais pas, des tickets de métro. Enfin, ça peut être tout, n'importe quoi, une photo, des petits mots. Euh, L'idée, c'est vraiment le plaisir de, mais oui, de, mais voilà, même de le le... résoudre une énigme. C'est ça. Et puis même le, le, la, la découverte de ce qu'il y a dans cette boîte. On s'attend toujours oui. à qu'est-ce que les gens ont pu imaginer. Oui, la, la pochette mettre, surprise. C'est un peu la pochette surprise, même si c'est rien. Et puis ça reste un petit trophée si vous faites ça. Alors. Il faut savoir, ça, ça passionne les adultes, ça s'adresse aussi aux enfants. C'est vraiment l'activité, on va dire, estivale à faire en famille. Et en plus, où que vous soyez, que vous que, que vous partiez ou non en vacances, vous pouvez vous lancer. Euh, vous pouvez vous lancer dans l'aventure. Alors, ce qu'il faut savoir. Il y a des scénarios un peu partout en France. Il y a des scénarios partout, des partout, partout. en France, mais il y en a. Partout dans le monde, donc ça marche vraiment partout mmh. dans le monde. Euh, alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que pour jouer à cette application, jouer au geocaching, donc il y a une application officielle geocaching euh, qui est gratuite pour les énigmes, on va dire un petit peu simples. Après, si vous vraiment vous, vous passionnez pour le jeu et vous voulez monter un petit peu en gamme, c'est faut payer un abonnement. Pas ah, très très cher, c'est 6,35€ par mois. Vous n'êtes pas obligé de vous abonner à l'année. Oui, juste pour un mois, le, le mois d'été, voilà, euh, juste au mois d'août. Alors après, il y a d'autres applications. Il y a une application qui s'appelle CGO sur, euh, sur Android qui permet euh, plus ou moins d'accéder aux énigmes un petit peu plus compliquées sans payer l'abonnement, mais on va dire que c'est plus, plus pour les geeks. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour les débutants, il y a un site qui s'appelle francegeocaching.fr. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un muggle, un géo Un, un géocrétis. Ou un travel bug. Bah écoutez, vous aurez toutes les petites définitions et puis euh, des aides pour euh, démarrer. Et puis vu que c'est un forum, vous pouvez interagir avec les gens qui sont mmh. habitués à, à jouer à ça. Euh, alors si vraiment vous butez sur une énigme, il euh, y a aussi un site qui s'appelle Decode.fr qui vous aide à craquer, euh, craquer certaines énigmes. Enfin bon, oui. en un petit peu de la triche. C'est un peu les petits codes euh, voilà. du jokaching quoi. C'est un petit peu ça. Et puis euh, vous avez aussi un autre site qui s'appelle euh, Midas.fr qui lui Vous permet de télécharger des cartes de geocaching. Si vous voulez faire des geocaching mmh. un petit peu thématiques, culturels, sportifs, vous allez pouvoir choisir votre séance de géocaching en fonction de ça. Euh, voilà, c'est vraiment... Euh, C'est vraiment typiquement... C'est pile poil le... là pour, ah ouais, pour les fait, vacances. Il fait chouette. beau. Il non, mais en plus pour avez... jouer en famille, c'est vrai que, bon, il y a les jeux de société, mais tout le monde n'est pas oui. d'accord sur le jeu, etc. Là, ça peut peut-être être une espèce ouais. d'expédition familiale mais bien, sympa. Mais bien sûr. Et puis les gamins, vous savez bien, allez, on va faire une balade, vous venez. Non, non, je regarde la télé. Oui, voilà, c'est ça. Ah, on, va faire une séance, on va faire une chasse au trésor. Déjà, ça motive un petit peu voilà, plus. Et puis, ça... y a un écran. Qu'est-ce qu'il y a à gagner Non, <rire> et puis ça permet de se balader au passage, de découvrir des lieux, de. en famille voilà cool. il y a un aspect un petit peu euh, culturel alors autre euh, autre appli dont on parle un tout petit peu quand même bon il y a aussi ingresse alors là on n'est plus dans le jeu au catching je vous rappelle c'est deux factions qui s'affrontent pour pour euh, un petit peu plus évolué, là. voilà c'est deux factions qui s'affrontent pour maîtriser euh, prendre possession d'une nouvelle mmh. énergie sur terre y d'un côté c'est pas pour faire des gentilles choses avec de l'autre côté c'est les gentils c'est un peu mmh. comme dans World of Warcraft hein. vous êtes gentil vous êtes méchant vous êtes bleu vous êtes rouge là en l'occurrence vous êtes vert ou rouge euh... et il y a un côté aussi culturel par contre ça c'est pas inintéressant puisque les, les POI hein, les, les, les points d'intérêt qui sont référencés et donc qui sont euh, les Pokéstop dans Pokémon Go correspondent généralement à des monuments ou à des lieux remarquables parfois ça peut être des choses assez étonnantes moi à côté de chez moi j'ai euh, en fait une, une armoire électrique qui est marquée en Donc, euh, oui. portail, simplement parce qu'elle a été taguée, mais très joliment taguée. Euh, c'est un caméléon qui a été peint dessus. C'est très joli. D'ailleurs, personne n'y a touché depuis et euh, c'est référencé dans le jeu. Donc, ça, ça permet, comme ça, de découvrir des lieux. Donc, mais on va dire que c'est Pour hmm. les plus geeks, c'est plus tech. Euh, mais c'est pareil, vous, euh, vous pouvez retrouver d'autres gens. C'est ça qui est aussi hmm. intéressant dans Ingress, puisqu'il y a une communauté aussi mondiale. Les, les, au début, on, on joue tout seul, mais au fur et à mesure qu'on progresse dans le jeu, on a intérêt à se regrouper avec d'autres joueurs pour attaquer ensemble un portail et euh, arriver à le, à le reconquérir. C'est gratuit le Ingress hein. Et Ingress, c'est gratuit. Donc C'était euh, Google, Google. Euh, qui avait lancé ça. Enfin, Maintenant, c'est cette spin-off de Google Qui, euh, qui continue à, à entretenir ce jeu, aux 3 millions de monuments et 10 millions d'adeptes, pour vous dire le succès. À retrouver donc dans le Zéro Net Mac que vous pouvez euh, donc acheter dans tous les kiosques actuellement. Merci beaucoup Jean-Marie. Merci François. Voilà, et je tenais à saluer Christophe Joly, dont c'est la dernière dans De Quoi, tout je tout à fait. Ai, et oui. Petite crise de fourrure avant de partir <rire> euh, non. Non. non, mais il, il a gardé ça pour la semaine dernière. Bah hein, oui, ouais, ouais, donc, ah bah, il a tout épuisé voilà, la semaine ça. dernière. C'est ça. Non, mais là, déjà, je vois qu'il commence à. Ah, il pleure, c'est parce qu'il qu est triste. Est parce parce qu il est ça. Ça, même, mais même. On aura l'occasion, mais ça fait Janvier 2004. Années, voilà, janvier 2004, ça fait 12 ans que. Voilà. Oui. Et donc, voilà, vous avez planté des pommes de terre, ça C'est ça. En Bretagne. Les artichauts. <rire> ah, en Bretagne aussi. Alors. Aussi. Et on retrouvera Christophe, j'en suis sûr, bientôt euh, à d'autres occasions. Ça, Avec plaisir. Sûr. Merci Christophe. Merci à vous. Et merci à Jean-Marie. Merci François. Bonnes vacances à vous toutes et à vous tous. Portez-vous bien. Profitez bien de vos congés. Et on sera là à la rentrée, bien sûr, pour De quoi je m'appelle. À très vite. De quoi je me mêle Sur RMC.fr et 01net TV.